بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À Lui la royauté et à Lui les louanges, et Il est Omnipotent. C'est Lui qui vous a créé. Parmi vous il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسررون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. il sait ce qui est dans les cieux et la terre et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Alam yatikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhaqu wabal amrihim walahum 'adhabun aleem Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte Ils auront en outre un châtiment douloureux ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit Sont-ce des hommes qui nous guideront Ils m'écrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. « Dites-moi et mon Dieu, ne vous remetez pas, et ne vous remetez ce que vous faites, et cela est à Dieu. » Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, Messie par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez-en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.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 ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement ce sera le jour de la grande perte et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement voilà l'énorme succès Et ceux qui ont mécru et traité de mensonge nos versets, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Ma a min mosibatin illa b'idnillah. Wa men yu'min b'illah yahdi kalba. Wallahu b'kulli shayin alim. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah nul autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum 'aduwwan lakum fahdharuuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna vous qui avez cru vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi une tentation Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leur faute et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez, et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah, cependant, est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage.